Ce soir. Et oui, moi qui parle de joie, n'est-ce pas là étrange? <rire> et pourtant, je suis très heureux d'animer ce soir puisque je suis seul. Pas de sinistros, e pas d'obstination et encore moins de devoir subir ces choix musicaux. Pas plus de Jeff non plus, juste du 100% Pendragon. <rire> Ce qui signifie que je pourrai tout faire seul, ou que je devrai tout faire seul, que personne ne me répliquera quoi que ce soit, pas plus que de me répondre d'ailleurs, et que j'aurai encore l'impression de me parler à moi-même, tel un pauvre imbécile qui est rejeté de tous et qui finira ses jours dans la déchéance la plus totale. Quelle horreur! Bref. Sinistros e ou Jeff soit là, ce n'est peut-être pas si pire. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il croit que votre maladie se trouve dans votre tête et qu'il doit l'enlever avec une pince. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Casphère is my fucking business. We are Hunted Incorporated. b e c a u s e Pendragon said so. Joe. I believe the title was Bin Laden Determined to Attack Inside the United States. <laughs>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 C'est un... fou, c'est fou. C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de l a n i m a t i o n en ce 20 avril de l'an de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous ou contre vous jusqu'à 23 heures. Comme je l'ai dit en préambule lors d'ouverture de l'émission, je suis seul ce soir. Mon assistant Sinistros a déserté la morgue pour une raison qui, ma foi, fort j u s Il f i a b est il e en train de faire une des choses que j'ai horreur le plus dans cette vie, déménager. <rire> Pauvre lui.、Euh, honnêtement, je trouve ça tout à fait horrible comme activité. Je trouve que oui, effectivement, ce doit être fait à l'occasion, mais ce que je trouve plus emmerdant, c'est de devoir emballer tout ce qu'on possède dans des boîtes pour les redéballer quasiment instantanément. Mais bon, je lui souhaite la meilleure des chances. Sinistros e devrait être de retour parmi nous la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine,、euh, que cela ne tienne, nous avons une émission excessivement chargée parce que nous avons un spécial de pratiquement une quarantaine de minutes dédié à taille pour négative puisque plusieurs d'entre vous doivent être au courant. Peter Steele a passé l'arme à gauche,、euh, il y a quelques jours à peine. Bon. Mais avant de procéder à ce spécial, j'ai tout de même la n m a n c l a t u r e de ce que nous venons d'écouter il y a quelques, e n en fait, là, dans les dernières 30 minutes ou 27 minutes.、Euh, ainsi que j'ai un côté,、euh, télévision à vous entretenir. On vient d'entendre la formation Meshuga et la pièce Bleed que l'on retrouve sur Hobbsine. Dernière apparition de cette formation du,、euh, qui est paru en 2008 sur Nuclear Blast. Quel excellent album. Euh, ils se sont hautement rachetés mes h、euh, u g a h par rapport à Cash 23, qui était, ma foi,、euh, je dois dire, assez lamentable.、Euh, juste auparavant, Divine Rizzy et la pièce Impossible is Nothing, tirée de l'album Blade the Fifth, qui est la première parution de cette formation. Euh, dans lesquels, Dino、euh, c a z a r e、euh, s fait office d e g u i t a r i s t e qui est aussi de f e a r Factory. C'est paru en 2009 sur Century Media. C'est un très bon album.、Euh, je le trouve,、euh, supérieur au second, qui est paru l'an dernier.、Euh, dont j'oublie,、euh, Bringer of Plague, s je crois. Voilà. Qui est bien, mais bon,、euh, le vocal est de loin supérieur sur Blade the Fifth. Euh, nous avions Vader et la pièce Rise of the u n d e a d que l'on retrouve sur le dernier album Necropolis, qui est paru à la fin 2009 sur Nuclear Blast. Très bon album ici, et je le, en fait, je disais tous les fois, je lui reproche d'être beaucoup trop court, par contre. Slayer, juste auparavant, et la pièce Unit 731, que l'on retrouve sur World Painted Blood, qui est la dernière apparition également de cette formation. Très trash. USA, les leaders dans ce genre, qui p e r d en 2009 sur American. Très bon album, je dois dire.、Euh, J'aime beaucoup l'album w o r d Pen and Blood. Il me rappelle énormément les bonnes années、euh, mi-80 de Slayer. Nous avons ouvert initialement cette émission et ce bloc avec Ministry,、euh, d e Strange,、euh, Alien Jorgensen et sa formation. Ben, en fait, son ex-formation puisque Ministry n'existe plus. Ben, ça. Jusqu'à preuve du contraire. Les pièces étant de Great Satan Remix, que l'on retrouve sur Rio Grande de Blood. Un album paru en 2006, sur, ben, son propre étiquette à lui, Turtle Planet. Et,、euh, Rio Grande de Blood fait office de la, e n en fait, fait partie de la trilogie,、euh, All Against Bush. Euh, c'est un bon album,、euh, vous avez, ben, en fait, The Great Satan Remix,、euh, fait bon office et bon,、euh, je dirais, échantillonnage de l'album. Ceci étant dit, laissez-moi vous entretenir d'une émission, d'une émission d'une série télé télévisée qui se déroulera sur 13 volets, ou c'est 13 épisodes, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas compris le terme volet.、Euh, j'ai découvert, c'est, ben, en fait, c'est présentement, ça, ça, ça, roule la TV, là,、euh, sur, à part, c'est une présentation de Stars, Channel Stars. Il s'agit de Spartacus Blood and Sand. Euh, juste pour vous mettre un petit peu en situation, Spartacus, bah, évidemment. C'est pas une histoire qui date de 2010. C'est une histoire qui est vieille comme,、euh, comme l'Antiquité. On parle ici d'un, e、euh, d'un esclave. Ben, en fait, un homme libre devenu esclave ou fait esclave par la grande Rome antique et qui est contraint de devenir gladiateur. e、euh, t qui,、euh, apprendra à ses dépens qu'est-ce qu'est la vie de Réellement combattre pour uniquement pouvoir survivre.、Euh, C'est une excellente série qui est réalisée par Stephen DeKnight、euh, et qui met en vedette、euh, non pas des noms extraordinairement connus, mais de bons acteurs. Entre autres, bon, il、euh, y a une personne que vous allez sûrement, moi, j'ai eu mal à la, à la reconnaître. Il a vraiment fallu que j e me r é f è r e via Internet pour replacer le visage avec le nom. Mais il s'agit de Lucy Lawless, qu'on l'a connue il y a une dizaine d'années, je dirais, e、euh, et peut-être même plus une quinzaine d'années dans le rôle de Xena, à Princess Warrior. Euh, ça jouait en même temps, ça passait à la télévision en même temps que le, s p è c e de série bidon, h、euh, e r c u l e s avec, bidon,、euh, j'oublie le nom, Kevin Sarbo, je crois. C'était aussi c'était possiblement de la même qualité. Mais bon, il y a eu quand même 136 épisodes de, de Xena qui ont été faits. Et Lucy Darless incarne、euh, le c h r é t i a n dans cette série Spartacus et c'est une femme tout à fait exécrable. Euh, n en fait, relativement agréable à regarder, je dois dire, mais,、euh, tout à fait exécrable. Euh, et le rôle de Spartacus est t e n u par Andy Whitfield, que l'on aura vu aussi dans,、euh, laissez-moi vérifier, là, que j'ai un blanc de mémoire,、euh, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, Gabriel, effectivement, Gabriel, qui est un film que j'ai, j'ai trouvé quand même assez bien, qui,、euh, qui parle de l'archange Gabriel, bien sûr, qui descend sur Terre pour、euh, venir sauver des humains qui sont condamnés à mourir、euh, et qui sont、euh, reclus dans un snack bar paumé. C'est un film assez intéressant, je dois dire. Je ne l'ai pas vu vraiment dans d'autres、euh, séries.、Euh, et aussi、euh, Manu Bennett, qui joue le rôle、euh, Crixus, qui est un autre gladiateur, un champion, et que l'on aura vu dans 39 Days of Night, un excellent film de vampires qui est paru il y a, ma foi, je crois que c'est deux ans. Bref,、euh, je mets l'emphase sur、euh, deux points principaux les, la qualité du, Trois points, finalement. la qualité du scénario, qui est quand même très bonne. C'est une série qui fait très britannique.、Euh, c'est une série qui fait très lécher au niveau de l'image. Les images sont très, par moment, très spectaculaires. Un peu à la 300, au 300. Le, le remake qui a été fait de, de la bataille des Spartiates, au x port e s des Thermopyles. En fait, un film qui date quand même déjà de quatre ans.、Euh, c'est très BD. C'est très exagéré par moment, surtout au niveau du sang.、Euh, les combats sont aussi très, très,、euh, comment je pourrais dire, très techno, dans le sens que, u n peu à la 300, les combats en phase、euh, ralentie, lorsque les, les adversaires sont, soit dans les airs ou ont des mouvements qui sont relativement, e、euh, n c h a î n é s C'est très bien. e、euh, t、euh, aussi, je dois dire, c'est très violent. C'est excessivement violent comme série. C'est très décadent comme série parce que ça montre une rome,、euh, qui est probablement très à l'effigie de ce qu'elle était à l'époque. Très décadente,、euh, avec des, des personnages qui sont très vipères, très bitch, je dois dire, et qui se, se font de grands salamalecs, e u lorsqu'ils se rencontrent. Mais lorsque l'un des deux a le dos tourné, bah, c'est de quelle façon je vais le poignarder. Bref,、euh, Je dois recommander absolument cette série-là. En fait, faut être amateur, premièrement, de ce q u i antique, bien sûr. Faut être amateur de combat. Faut être amateur de violence de sang. Faut être amateur, il、euh, y a beaucoup de scènes,、euh, je dirais, non pas érotiques, mais relativement sexuelles, je dois dire. il、euh, <coughs> y a aussi,、euh, un jeu très bon entre les personnages. Et on apprend à détester profondément des personnages. Et pas nécessairement en en aimer d'autres, mais avoir un parti pris qui se transforme assez, je dirais, radicalement en une, u n e prise de position qui devient très dure à prendre parce que les personnages sont, sont très ambivalents. C'est ce qui fait un peu le charme aussi de la série. C'est pas, pas nécessairement très simple à découvrir. C'est pas du tout cuit. Euh, c'est dramatique, c'est tragique, voire même horrible, là, Je dois le dire. Mais c'est une très, très bonne série. Euh, Spartacus Blood and Sand, évidemment, c'est, ça se fait pas en français, i l Faut comprendre qu'il y a une nouvelle série de même qui est présentement en cours et、euh, loin d'être traduite. Et, mis à part quelques excellentes séries, là, je dois dire que des fois, c'est bien que les choses ne soient pas traduites.、Euh, surtout quand on leur colle des, euh, des, euh, des voix qui sont,、euh, je, je n'aimerais pas les, Quand ce sont des traducteurs, des traductions québécoises, surtout des fois, ça fit un petit peu mal. Donc, Spartacus b l a o d and s a n allez faire un tour sur,、euh, entre autres sur IMDb. Vous allez avoir énormément de, de, de renseignements sur la série beaucoup de photographies. Vous pouvez aller directement aussi sur Stars, S-T-A-R-Z. Stars TV, si vous le voulez. Vous pouvez avoir même des,、euh, je crois qu'il y a des segments où même, e n en fait, les épisodes sont relativement longs. On en parle d'une cinquantaine de minutes. Ça m'étonnerait beaucoup que le streaming soit de cinquante minutes, là. Mais,、euh, vous allez avoir probablement de bons previews de Spartacus e vous allez voir, c'est pas reposant. C'est cela qui est cela. Ceci étant dit une fois de plus. Maintenant, l'heure de passer à cet hommage posthume, ce R.I.P. de Peter Steele. Euh, Peter Steele, qui,、euh, bon, ben, malheureusement,、euh, est décédé le 15 dernier, c'est-à-dire la semaine dernière,、euh, à l'âge de 48 ans d'une d'une insuffisance cardiaque. Ici,、si、je dois dire une chose, ce n'est pas confirmé、euh, scientifiquement, mais il、euh, faut, faut se rappeler que Peter Steele était vraiment un géant, g e n r Un vrai colosse, là.、Euh, personne qui mesurait plus de six pieds et demi. e、euh, t、euh, bon, évidemment, la vie de Rockstar n'aidant pas, là, une vie assez bouleversée, une vie qui amène souvent des habitudes qui sont plus ou moins bonnes,、euh, qui, bon, en fait,、euh, une vie qui est un petit peu à l'envers, si on veut,、euh, n'a sûrement pas aidé, mais le fait de sa constitution qui était, en, en fait, il, Je t r o u v e r a i s pas de gigantisme, mais il était quand même à la limite du gigantisme, à quelque part.、Euh, il y a de fortes chances que son organe principal, qui est le corps, n'ait pas suivi la route pour m a n œ u v r e r tout ce g r a n d en fait, je dis cadavre, là, parce qu'il y avait un peu l'aspect catavérique, même de son vivant. C'est un mauvais jeu de mots.、Euh, il y a de fortes chances que ça ne, ne l'ait pas aidé, que son corps n'ait pas pu suivre la cadence que Peter donnait à sa vie.、Euh, c'est jeune pour mourir, 48 ans. e u c'était pas un personnage, personnellement, que je trouvais très sympathique. Je le trouvais quelque peu suffisant de là savoir si effectivement c'était un jeu de personnage qu'il donnait pour camper encore plus le rôle gothique, doom gothique qu'il, qu'il, qui jouait avec typo négative possible.、Euh, quoique pour l'avoir vu dans nombreuses entrevues, je trouvais, bah, disons,、euh, légèrement pas peu intéressant, mais un petit peu détaché, là, de, de ce qui aurait pu être une entrevue intéressante. Mais bon. Il reste que c'est un artiste qui avait beaucoup de talent.、Euh, c'était un excellent chanteur avec une voix très particulière, devons-nous le dire. u、euh, n bassiste, non pas, je dirais,、euh, très performant, mais qui faisait très bien ce qu'il faisait.、Mais、en fait, ça accompagnait très bien la musique de taipo. Et,、euh, quand même, il faut souligner qu'il y a un certain nombre de, en fait,、euh, Peter Steele a, a laissé une discographie relativement importante si on fait aussi mention des, des deux albums qu'il a fait avec Carnivore, la formation qu'il opérait avant t y p o n é g a t i v e Donc, on remonte avant les années,、euh, avant 1988, parce que la date de formation de t y p o est vraiment 1 9 88. Donc, euh, e、euh, u c e t albums t u d i o originaux de t y i p o Négative sont fait l'exception des deux compilations qui sont The l i s t Words of t y i p o Négative et、euh, The Best of t y i p o Négative qui est paru en 2006.、Euh, le dernier album officiel est Dead Again qui est paru en 2007 puisque Iced Heart et qui est un,、euh, qui est un split CD entre t y i p o Négative et Angel est paru en 2007 aussi. Il n'y a aucune autre production qui est parue de cette formation. Euh, depuis cette année. Mais bref, on compte Slow, Deep and Hard de 91, The Origin of the Fesses de 1992, Bloody Kisses de 93, October Rust de 96, We're Coming Down de 1999, Life is Killing Me de 2003 et Dead Again de 2007.、Euh, c'est quand même relativement bon. Bon, en fait,、euh, on sait que Taipo prenait un malin plaisir ou du moins prenait beaucoup,、euh, énormément de temps à produire Euh, des disques,、euh, l'intervalle entre chacun était relativement longue,、euh, mais généralement, c'était profitable parce que les albums étaient de qualité. Donc, est-ce que c'était le temps que ça leur prenait pour se ressourcer et sortir du matériel qui était original et intéressant? Possible. Mais bon, si c'est le cas, la formule était, en fait,、euh, était gagnante parce que les albums sont pratiquement tous très bons. J'ai fait abstraction, possiblement, de Slow Deep and Hard de 1991, qui est un album qui est très dur à faire la coupure entre Carnivore et Taipo Négative. On sent vraiment une, ambi une ambivalence sur la corde de raid, e、euh, u des choix de composition, des pièces qui sont très longues, des pièces qui sont souvent ennuyantes, je dois le dire. Donc, dans ce spécial que j'ai préparé de Taipo, j'ai fait abstraction du premier album de 91, Slow Deep and Hard. Euh, nous allons nous attaquer immédiatement à l'album The Origin of the Faces,、euh, quel nom original je dois dire, de 1992, avec une excellente reprise. En fait, Taipo ont fait deux superbes reprises de Black Sabbath.、Euh, la première que nous allons écouter tout à l'heure étant Paranoid, e、euh, t Black Sabbath, qui est apparue sur,、euh, Nativity in Black, compilation Tribute à Black Sabbath, e、euh, n 1994, si je ne m'abuse. Une très très bonne reprise, très Très obscur, très,、euh, town beat,、euh, très gothique et doom de, de ces deux pièces de Black Sabbath. Donc, dans l'ordre, présentement, nous allons nous taper la reprise de Sabbath Paranoid.、Euh, pièce d'ouverture de la b a n d e b a r d i e r Kisses, qui est selon moi un chef-d'œuvre. Christian Woman.、Euh, des pièces qui sont toutes relativement longues,、là. On parle d'une moyenne d'à peu près, je vous dirais, 6 minutes, 5 minutes 50, là. Euh, On va entendre Green Man, qui est tiré de October Ross de 96, Everyone I Love Is Dead, The World Coming Down de 99, I Don't Wanna Be Me, une pièce beaucoup plus rock'n'roll, a d qu'on le retrouve sur Life Is Killing Me de 2003, et Halloween Is Heaven, tiré de Dead Again de 2007. Donc, tout ça pour faire plus ou moins, je vous dirais, à peu près 38 minutes de musique consécutive de typo négative, donc j'espère que vous vous endormirez pas. Mais si c'est le cas, faites le don dans votre cercueil où vous serez au bon endroit pour vous réveiller après ce s p é c i a l typo négative right fucking now.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 Thank you. No、so、help to hide. y o u s t i l l m u s t while we cleaned her. It's just like printing over d h e r e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 Les mardis de la relève du Gambrius, un événement en production Joshua et c e s t f o u 89.1. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus, toi? Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, p u s je sais toujours pas ce que c'est. Ben, là, c'est un v i b o u r m a s s a i r il me semble que c'est évident. Euh, ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. k i v o n et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17 h à c e s t f o u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 Peter Steele et Typo Négative, que là, on a entendu dans les 37 minutes 40 dernières secondes précisément, ou à peu près. Un petit peu plus long, mais bon. On vient d'entendre、euh, la pièce Halloween is Heaven, tirée du dernier album paru officiellement par le band. l'album Dead Again, qui est paru en 2007. À noter qu'ils sont tous sous étiquette Roadrunner Records. Juste auparavant, nous avions I Don't Wanna Be Me, qui est une très bonne pièce, beaucoup plus rock, avec une excellente introduction de quelques petites notes de, de flûte à b e c qui sont totalement insignifiantes, mais qui font très bien avec la pièce, je dois dire, qui t i r é e The Life Is Killing Me, paru en 2003. Everyone I Love Is Dead, très bonne pièce, beaucoup plus doom, a p p a r u sur World Coming Down, paru en 99. Green Man, que je concède. Nous avons quelques difficultés, voire,、euh, relativement pénibles à écouter. Bon, bref,、euh, certains problèmes de l e c t e u r ont rendu Green Man,、euh, légèrement plus, euh, plus, euh, plus amer que d'habitude. Mais bon, e l l e apparaît sur o c t o b e r Ross, qui est paru en 96. Christian Woman, excellente pièce de 9 minutes. Très, très bonne pièce. qui est tiré de Bloody Kisses, qui est paru en 93, qui montrait vraiment, en fait, l e vrai penchant, beaucoup plus doom gothique de t a p o négative, et on ouvert avec la reprise de Black Sabbath, la pièce étant paranoïde, que l'on retrouve sur The Origin of the Faces, que l'on retrouvait en parution en 1992 sur Roadrunner Records également, bien sûr. Euh, bref, euh Il est,、euh, présentement 2 2 h、euh, 3 3 i l reste moins de, d u n e demi-heure à l'émission. Et,、euh, bon, la dernière partie, on va se redonner un petit peu de, e u n certain, e、euh, certaine vitalité. Puisqu'après avoir passé les 37, ben, pratiquement 38 minutes, dernière minute avec,、euh, t y p o et leur, euh, downbeat un petit peu plus,、euh, je dirais funèbre. On va revenir avec du métal, tout ce qu'il y a de, de, plus rationnel et traditionnel, pour ainsi dire. La première pièce que je vous propose pour ce dernier bloc est une pièce tirée du dernier Rotting Tries que je me suis p r je me suis procuré le week-end dernier.、Euh, l'album étant A Hello, qui est un album qui est paru en 2010 sur Seasons of the Mist et qui se veut être une expression qui, en fait,、euh, qui, dirais, qualifierait quel est le, Quel est l'état d'esprit, l'état d'arme d'un guerrier,、euh, de l'Antiquité, juste avant de se lancer dans la mêlée? Ce qui est tout à propos, tout à l'heure, étant donné que je vous parlais de Spartacus.、Euh, c'est un bon album, IRLO. C'est un album qui est très différent, très très différent de Théo g o n i a n son prédécesseur, qui, selon moi, est excellent.、Euh, c'est un album qui est, bon, moi, personnellement, j'ai certaines réserves au niveau de la qualité D'enregistrement.、Euh, un album qui est plus effacé, beaucoup moins,、euh, je dirais, tonnes de briques, plus léger,、euh, un petit peu plus rapide, mais、euh, justement parce que la rapidité souvent a tendance à enlever un poids important au métal,、euh, il faut que les musiciens,、euh, comment je pourrais dire, fassent des arrangements en conséquence d'eux et Effectivement, le, le, la production sonore soit aussi en conséquence pour redonner cette profondeur. Ici, ça manque quelque peu. Il y a des pièces, par contre, au niveau de la mélodie qui sont excessivement intéressantes, comme celle que je vous propose ce soir qui est Fire, Death and Fear.、Euh, beaucoup plus aussi, je dirais,、euh, folklorique comme album.、Euh, des mélodies qui sont très、euh, antiques. avec, qui rappelle certains sonorités d'instruments de l'époque aussi. Bon, on s'entend que c'est pas le seul ban d à le faire, Il y en a plein comme ça, là. Mais, c'est surprenant de la part, en fait, moi, ça m'a surpris de la part de Rotting Fries d'avoir un, un album qui, dans son ensemble, est très, très, je dirais, entre guillemets, folklorique, là, Mais il y a des très, très bonnes pièces. Malheureusement, je déplore la production un petit peu qui, est, comme je le dis, je le répète, un petit peu trop légère à mon goût.、Euh, surtout comparativement a u p r é c é d e n t Terragonien qui é t a i t vraiment, là, pfff, De briques.、Euh, ben, bref, vous de vous en faire une idée si vous ne l'avez pas encore、euh, déjà acquis ou pas même écouté, mais de toute façon, si vous, vous voulez vous en faire un aperçu, allez sur、euh, réanimationad.com, section musique, est toujours dans la description et mon appréciation des albums et entre autres de celui-ci, Rodding Christ, toujours un petit lien pour aller sur、euh, relativement presque toujours sur le MySpace du b a n d pour aller faire une écoute. Euh, donc, ça va vous donner une idée de ce qui ressort de A.A.L.O., A.L.O., qui est paru, ben, il y a quelques, je dirais quelques, ça se compte, maintenant ça se compte en mois. Finalement, je pense que c'était au mois de février.、Euh, donc, allons-y, écoutez ça. On va suivre ça avec Sattery c o n Old Man's Child, Samael et God War. Mais tout de suite, r o d i n g Christ, go! Child. Et la pièce, la pièce pardon, Slaves of the World qui apparaît sur l'album du, du même nom Slaves of the World. C'est paru en 2009 sur n u c l e a r Blast. Parlons sur Century Media. Que dis-je Quel bon album. Juste auparavant, Saturday c o n e t la pièce Black Crow on a Tubestone que l'on retrouve sur The Age of Nero qui est p a r u également en 2009 sur c o c Record. Et nous avons ouvert avec Rolling Christ et la pièce Fire, Death and Fear que l'on retrouve sur ILO. Album qui est paru il y a quelques mois sur Seasons of the Mist. C'est un bon album. J'espère que, en fait, c'est représentatif de l'album, je dois le dire, ce que je vous ai passé, Fire, Death and, and Fear. il、euh, y a des gens qui risquent d'être déçus de cet album-là, mais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit dans la vie et reconnaître que dans chaque chose, il y en a qui sont pas si mal. p o u r ne p a s dire bien.、Euh, jeudi, Cette semaine, après demain, le 22, c'est h e m a n et Marth en compagnie de Elwitties et Holy Grail. C'est au Metropolis. C'est pour tous. Au coût de 27,64 et 64 et 35,43, et c'est plus taxe. Disponible via Ticket Pro. Et le lendemain, soit le 23 avril, ils seront à l'Impérial de Québec.、Euh, les billets sont disponibles par Billettech. Il n'y a pas de coût de b i l l e t Mais bon, informez-vous. C'est pas plus dur que ça. Hum. <coughs> une Prochaine, mardi prochain, en même temps que Réanimation, c'est Cannibal Corpse. Donc vous ferez un choix a l l e z voir Cannibal Corpse ou écouter Réanimation et probablement entendre du Cannibal Corpse.、Euh, c'est au Club Soda. C'est à 19h, 25h69 et 3 0 et, et 5 6 plus taxes via Ticket Pro. On doit se quitter sur une dernière pièce, pièce tirée du dernier album de Samael Above. Un album qui est paru sur Nuclear Blast en 2009, à la fin 2009. <coughs> m i l l e p a r d o n Ben, pas mille, cent, disons. Mais peut-être même dix. <rire> en fait, pas de pardon du tout.、Euh, la pièce est en God Snake. Là, comme je l'ai dit, qu'on retrouve sur Rebave. Donc, c'est la dernière pièce qu'on écoute ensemble ce soir. Et à u n e prochaine, ben, là, vous le savez, on va avoir sûrement du Cannibal Corpse. On va peut-être faire un, un, un petit mini spécial de Cannibal Corpse pour célébrer leur spectacle. Montréalais, le même soir. s u n i s t r o s devrait être de retour. S'il n'y est pas, ben, c'est pas plus grave que ça. Je vais continuer à me parler seul pis à passer pour un pauvre imbécile heureux qui,、euh, a l'impression ou croit qu'on l'écoute à l'autre bout.、Euh, malheureusement, si vous avez tenté de me rejoindre ce soir,、euh, bien, il y avait quelques petites difficultés. Donc,、euh, vous vous reprendrez la semaine prochaine. Ça s é t a n t dit. On s'essaie avec Samuel, Godsnake, et bien entendu, le mot de Cambronne. v allez tous vous faire foutre u chaos.